Ma pona ta papa lap panna ta papa Ma pona ta papa Ma pona ta f38 Cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours vers le bonheur, moi je cours. Ce soir j'oublie tout, je cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours vers le bonheur.